book two. 2 <Song. S 1> <De. S> 2 2สมาชิกครอบครัว la famille la famille ปู le grand ่ le grand-père le grand-père Ya, yai. La grand-mère. La grand-mère. Lui et elle. Lui et elle. p a p Le père. Le père. Mère. La mère. La mère. k u a n d l e te. Lui et elle. Lui et elle. l e Le fils. Le fils. La fille. La fille. Quand la te. Lui et elle. Lui et elle. p i chai, nong chai. Le frère. Le frère. Pie s a o nong s a o La sœur. La sœur. Khau lae the. Lui et elle. Lui et elle. L'oncle. L'oncle. Pa, na. La tante. La tante. Lui et elle. Lui et elle. เราเป็นครอบครัวเดียวกัน nous sommes une famille. Nous sommes une famille ครอบครัวที่ไม่เล็ก la famille est pas petite n'est ครอบครัวใหญ่